Je pense qu'il faut peut-être saisir cette chance, en effet, parce que bon il en a pas 36 000. Que si on prend pas cette chance-là, le préfet va de toute façon nous regrouper avec un peu n'importe qui. L'idée d'avoir quand même une structure euh, euh, administrative décentralisée qui regroupe le Pays basque et euh, malgré tout une chance qu'il ne faut pas négliger. Euh, mais il y a des choses à, à préciser, euh, en particulier la gouvernance et les compétences les compétences parce que bon il faut bien voir euh, ce qu'on pourrait tirer éventuellement du conseil départemental et du conseil régional notamment euh, les relations transfrontalières hein, qui sont pour nous très importantes et puis euh, la gouvernance parce que bon ça me paraît un peu compliqué